بسم الله الرحمن الرحيم au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux حاميم. تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. la révélation du livre vient d'Allah le puissant L'Omniscient. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرّك تقلّبهم في البلاد. سولَّ ceux qui ont mécréu discutent les versets d'Allah. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh wajadaloo bil batili liyudhihhu bihi al haqq fa akhadhtuhum fakaifa kana 'iqab avant le peuple de noé a traité son messager de menteur et les coalisés après eux ont fait de même Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne Ainsi s'avéra juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru, ils seront les gens du feu. »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 salver lil ladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adhaba ceux les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur seigneur croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient seigneur tu es sur toutes choses ta miséricorde est ta science pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions, « Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. » Et c'est là l'énorme succès. « À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera » L'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Ils diront Notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et redonner la vie deux fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? <médiculé> Il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associés, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. C'est lui qui vous a fait voir ces preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Quelques répulsion qu'en est les mécréants. Il est celui qui est élevé au degré les plus hauts, possesseur du trône, Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, Chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Et avertis-les du jour qui approche Quand les cœurs remonteront aux gorges Terrifiés ou angoissés Les injustes n'auront ni amis ailés Ni intercesseurs écoutés Allah connaît la trahison des yeux Tout comme ce que les poitrines cachent Wa allatheena yad'oona min doonihi la yaqdouna bishai' Inna Allaha huwa as-sami'ul-basir Il juge en toute équité tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant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 Ne parcourt-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. <tent asymptote> innahu qawiyyun shadidul 'iqab se fut ainsi parce que leurs messagers leur avaient apporté les preuves mais ils se montrèrent mécréants allah donc les saisit car il est fort et redoutable dans son châtiment wa laqad arsalna mousa biayatina wa Nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et une preuve évidente Vers Pharaon, Haman et Corée Mais ils dirent, magicien, grand menteur bil haqqi min 'indina qalu qtuloo abana alladhina amanu ma'ahu wastahiyoo nisa'ahum wama kaydu lkafirina illa fi le fils de ceux Et laissez vivre leurs femmes et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit Laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. موسى, Moïse lui dit, « Je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre Protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Wa in yaku kadiban fa alayhi kadubu wa in yaku sadiqan yusibakum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab I un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit Tuez-vous un homme parce qu'il dit « mon Seigneur est Allah », alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ceux dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur,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 Ô mon peuple triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب Et celui qui était croyant dit: Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ انسور semblable à celui du peuple de Noé, des Ad et des Thamoud et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. أَيُّهَا قَوْمِ إِنِّي Je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Et quiconque Allah égare n'a point de guide.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 Certes Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute.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 Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Et Pharaon dit Ô oh, Haman, bâtis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je les voies. Asbab wa وما كيد فرعون إلا في تباب. les voies des cieux، et apercevrais-je le Dieu de Moïse؟ Mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui il fut آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد Et celui qui avait cru dit Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار Oh « Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. » فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. O mon peuple, mais كُمْ إلَى à vous إلَى au salut alors que vous m'appelez au feu تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الرفار Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir alors que je vous appelle au Tout-Puissant au grand pardonneur ما تدعونني إليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا les msrefinhum ashabun nar nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà c'est vers allah qu'est notre retour et les outranciers sont eux les gens du feu Allah, Allah Bientôt, vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. <t en -t -en> Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le pharaon s'écrivait à eux de la ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. وَالْجُنَّ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعَلْ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ وَقَالَ الْجَنَّ فِي Les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil Nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront En vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Et ceux qui seront dans le feu diront au gardien de l'enfer Priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلا. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ils diront, vos messagers ne vous apportaient ils pas les preuves evidentes? ils diront si. les gardiens diront Eh bien, prier et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, les anges gardiens, se dresseront le jour du jugement. Au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait héritier aux enfants d'Israël le livre. une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin.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 Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implorent donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audiant, le clairvoyant. <médicules> La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahanna madakhirin Et votre Seigneur dit Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allahul ladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna Allaha lazu fadhlan 'alan nasi walakinna akthara an-nasi Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour y voir clair Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Illa illa Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part Lui, Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit Ainsi ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du chemin droit تصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين said Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et vous a donné votre forme et quelle belle forme il vous a donné et il vous a nourri de bonnes choses « Tel est Allah, votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. »« C'est lui, le vivant, point de divinité à part lui. » Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. <enfant> Il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers.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 ومنكم من يتواف من قبل ولتبلغوا أجل مسموم ولعلكم تعقلون. C'est lui qui vous a créé de terre، puis d'une goutte sperme، puis d'une adhérence، puis il vous fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. et qu'ensuite vous deveniez vieux, certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire « Soit » et « Elle est ». N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner فسوف يعمون. ceux qui traitent من مزّنج الّivre، الّكوران، وَالَّذِينَ مَعَهُمْ نَوْمَةٌ مِنَ الْأَعْلَالِ وَالْفِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. كَمْ دَيْكَارْقَانَ أَلَّهُمْ كُوِّيَ بَعْدَهُمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. قَالَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُخْلِدِينَ. قَالَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُخْلِدِينَ. قَالَ وَمَا أَنَا dans النار يُصْجَرُونَ. في الماء المغلي، وعندما يحرقون في النار. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. ثم قيل لهم أينما كنتم قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين Allah. ils se sont écartés de nous diront ils ou plutôt nous n'invoquions rien auparavant ainsi Allah égare t il les mécréants. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. voilà le prix de votre exultation sur terre sans raison ainsi que de votre joie immodérée. bi sama ath wa al mutakabbirin franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ أندure donc, la promesse d'Allah est vraie. Que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela. C'est vers nous qu'ils seront ramenés. Et nous avons فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ certes nous avons envoyé avant toi des messagers il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset si ce n'est avec la permission d'Allah Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. C'est Allah qui vous a fait les bestiaux pour que vous en montiez et que vous en mangiez. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها vous وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها ويريكم آياته فأي آيات الله تكررون؟ وَإِلَّا لَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ « Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux Ils étaient pourtant plus nombreux que، et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre... beaucoup plus de vestiges mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien <t 'intimidité> Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. <médicare> Puis, quand ils virent notre rigueur, ils dirent Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. Mais leur croyance. Au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants.